que je rêve tu es à moi et moi je suis blotti près de toi wa wa wa on tes bras toutes les nuits jusqu'au jour qui s'elle Je suis triste parfois, mais cela vraiment ne dure pas. Car dès que revient le soir, c'est un nouvel espoir qui bientôt me rapproche de toi. La la la la la la la la la la la la la la